en français Le pêcheur intelligent Il y a très longtemps, un vieux pêcheur vivait dans un village. Il allait pêcher tous les jours à la rivière. Chaque jour, il amarrait son bateau près des berges. Ce jour-là, il fit comme d'habitude et entra dans l'eau pour attraper du poisson. Il fait si beau aujourd'hui Ce serait génial d'attraper un bon poisson Je pourrais le vendre au marché et gagner pas mal d'argent. Il lança son filet assez loin dans l'eau avec l'espoir d'attraper des poissons. Mais ce jour-là, en même temps que les poissons, il ramassa aussi une bouteille en verre. Attends un peu, cette bouteille est étrange. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Le pêcheur sortit la bouteille du filet et l'ouvrit. Soudain, un démon en sortit. Je suis enfin libéré de ce truc minuscule. <rire> je vais enfin pouvoir répandre à nouveau la peur sur cette terre. Oh mon dieu Qui es-tu Et comment es-tu entré dans cette bouteille Imbécile Avant je régnais sur ce territoire. La rivière était connue sous le nom de rivière fantôme. Personne ne s'en approchait à cause de moi. Tous les êtres vivants me craignaient. <rire> Mais un jour, à moi est venu à utiliser ses pouvoirs magiques pour me capturer et m'enfermer dans cette bouteille. J'étais coincé là-dedans pendant des années. Mais maintenant, je suis libre et tu vas être ma première victime. <rire> Mais pourquoi moi ne t'ai-je pas libéré Mais parce que tu es le seul à connaître le secret de cette bouteille. Je vais en finir avec toi et en tirer mon secret pour toujours. Alors le pêcheur craignit pour sa vie. Il commença à réfléchir à un moyen de se sauver. Et enfin, il monta un plan. Oh, tu peux en finir avec moi. Mais j'ai un dernier souhait. Peux-tu au moins le réaliser? D'accord. Alors dis-moi, quel est ton souhait? Eh bien, je me disais que tu semblais énorme pour être rentré dans une si petite bouteille. Je ne comprends pas. En fait, tu me mens. Il faudrait que tu me montres. <rire> Ah, « Tu penses que je n'en suis pas capable Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite !» Plein d'arrogance, le démon ne réfléchit pas un instant à l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre. Pour faire ses preuves devant le pêcheur, il utilisa ce pouvoir pour se rendre minuscule et s'agglutinait dans la bouteille. Dès que le démon fut coincé à l'intérieur, le pêcheur soulagé referma la bouteille. <rire> « Ha Maintenant, rit tant que tu veux !» Si tu voulais en finir avec moi, eh bien je t'ai renvoyé d'où tu venais. Le pêcheur jeta la bouteille au fond de l'eau et retourna sur les berges. Il rassembla tous ses poissons et retourna joyeusement chez lui. C'est comme cela que le pêcheur intelligent sauva son village tout entier du démon. Alors les enfants, vous avez compris comment le pêcheur a utilisé son intelligence pour vaincre le démon? ah oh Oui, bien sûr! Ça, c'était une histoire le démon a eu ce qu'il méritait voilà oui c'était une histoire vraiment géniale et nous avons aussi appris qu'il ne faut jamais avoir peur devant un problème restez calme et réfléchissez à une solution la victoire sera toujours de votre côté le pêcheur et sa femme